salutam d'alceu e aí é Radio Esperanto en la quadro dos Radio Libertários ognek nao komu kvar mega hercogui do aí Esperanto elsendo Radio Esperanto en la quadro dos Radio Libertários ognek nao komu kvar mega hercogui kai oliao nia havasteu n elsendon kuitiman chiu venderde kuitme n la n Parizo e la stacio Parisa kai nia esta n satimie Et recter des locaux ni Nelson Kun excepta in bien donc voici Radio Esperanto dans le cadre de Radio Libertaire euh, et aujourd'hui eh bien exceptionnellement l'émission se fait en direct de Saint-Imier, de coutume, émission euh, station parisienne euh, par le net donc euh, émission pour euh, toute la planète on va dire et puis sinon en FM et eh bien sûr la région parisienne. Voilà, euh Yan Kai Odiao, Nir Itsevass, euh d'où euh invité Toin, Titier, Kai Unu qui euh Fujin rapide rapidé par à al alia uh, Gravafero qui au Casa Stitier en Satinier dont il m'a pris uh, Kozuke yes? Kai uh, pri Victor. Donc Kozuke mm -hmm. même uh, raconte tos pris uh, pri lia uh, uh, voyo persona voyo concerné uh, Esperanton Kai uh, bah yes, il y intervenos. Et bien donc euh, aujourd'hui dans les studios deux invités euh, exceptionnels donc Kozuke qu'on va interviewer tout de suite parce qu'il doit participer à une conférence dans un petit quart d'heure donc il n'y pas énormément de temps et puis notre ami Victor aussi qui va vous raconter d'où de, de, de il vient et puis euh, comment il a rencontré l'espéranto euh, voilà Kouzouke, salut et tout va pour nous rapidement raconter via une propre propran renkonti John kun Esperanto H se vi ne havas grandan esperimenton pri Esperanto kaj vi povas farition... ...en enfranca lingvo kaj tiel mi tradukos ne la tuton sen mi faros almenaŭ Euh, Taogan Tradukon. Voilà, donc uh, Ko Kozuki va nous raconter son, son parcours, comment il rencontre l'espéranto, euh, voilà, et puis actuellement... Il d'où euh, il vient, par exemple. Oui, il va nous dire d'où il vient, okay. comment il rencontre l'espéranto, et puis moi, euh, bien, je, je ferai une petite traduction rapide pour que... voilà, non, Et lui, il va, il va parler euh, aussi beaucoup en français, parce que l'espéranto, il n'a pas de pratique courante non plus. Mais c'est pas grave, voilà. Hmm. Alors, salutons I want to live with you. My name is Kosuke. I'm in Japan. Are in Tokyo? Alors, excusez-moi, donc voilà, je peux pas continuer la suite parce que je connais pas encore bien l'espéranto. Donc, par euh, contre, tu as l'air de, de connaître bien le français. Ah, oh, oh, oui. <rire> <rire> oui. Donc voilà. Donc euh, je de Tokyo, là, oui. Oui, de Tokyo, oui. Donc je vais vous raconter un peu donc comment j'ai rencontré l'espéranto ou comment ça représente l'espéranto au Japon. Oui, hein, oui, oui, oui. Donc voilà. Euh, euh... En fait, j'ai j'ai appris l'espéranto euh, il y a euh, trois ans. J'ai fait juste l'initiation d'une année, euh, mais en fait, euh, j'étais bien intéressé par cette langue. Mais ce qui est intéressant de l'espéranto, c'est que c'est pas une simple langue. Vous savez, quand vous apprenez l'espagnol, le russe, vous, vous apprenez peut-être parce que vous devez partir pour faire des études, pour travailler, ou pour euh, les zones de tourisme. Mais l'espéranto, il demande peut-être certains quelque sorte engagement. Il y a certains, d'histoire euh, ou de philosophie d'Alière. En fait, pour les japonais, euh, l'espéranto représente euh, comme une sorte de, un peu comment dire, langage, langue un peu politisé, politique. C'est quand même une des raisons pour lesquelles on fait de l'espéranto, mais on est quand même assis à Saint-Imier oui. sur une rencontre internationale anarchiste. Il oui, n'y a sûr. pas de hasard. quoi. Il n'y a pas de hasard du tout là-dedans, puisque par, par principe, l'anarchisme est internationaliste. Oui. Donc c'est vrai de vous voir ici, oui. venant de pays différents. Et de dire que l'espéranto a une portée politique. Oui. On le voit matériellement ici. Voilà. Donc moi j'ai appris l'espéranto le, dans un petit euh, immeuble euh, qui était en fait, euh, nous avons bon, notre école, le professeur que c'était une dame de soixantaine d'années. Elle n'avait pas l'école, elle utilisait euh, l'école de Go un samedi matin. Et je me demandais pourquoi je suis chaque samedi matin je ne comprenais pas mais aujourd'hui j'ai compris pourquoi je devais y aller par pour me rencontrer. N'est-ce Donc, voilà, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix d'apprendre cette langue. Bon. Donc, alors, il il y a, a, a, a, a, y a, Qu'est-ce euh, euh, yes ce pas hasardo que au Japon qu'on a trouvé Voilà. Donc je peux continuer. Oui. Ouais. Donc euh, je fais un peu du bref parce que peut-être c'est une bonne occasion de partager l'histoire de l'espéranto au Japon. Donc j'ai fait un peu de schéma euh, vite fait. Euh, voilà ce que je. J'ai dans mon cerveau, voilà. En fait, l'espéranto, euh, au Japon aussi, il y a une, comment on appelle ça, association d'espéranto. C'est l'institut de l'espéranto japonais qui a été fondé euh, 1926, avant la guerre. Mais euh, l'histoire de l'espéranto est plus longtemps que ça. En fait, ça a été, comment on dit, apporté au Japon le début du 20e siècle. Euh, C'était un écrivain qui s'appelle Futabate Shime Il est très connu au Japon parce que euh, c'est lui qui était le précurseur de l'écriture, euh, comment dirais-je, orale. À l'époque, au Japon, on écrivait, euh, il y avait les distinctions entre l'écriture écrite et langue parlée. Donc lui, il a unifié, il a essayé de, comment dire, l'intégrer ces deux. Et cette personne, en fait, il était bien, comment dire, euh, spécialisé en Russie. Et il était spécialiste de la langue Russie et il est parti en Russe aussi, en Russie. Et c'est là qu'il a rencontré cette langue, euh, notamment par le biais des, des activistes de l'époque. Et quand il est revenu, il a amené donc cette langue. Et, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, que cette langue pour les Japonais semble un peu politisée, euh, et ben, par coup même de, de cette histoire, euh, ça montre bien cette langue en fait. Euh, été appris par notamment les intellectuels un peu l'évolutionnaire, ou soit plutôt engagés ou je peux même dire plutôt gauche et il y a aussi les anarchistes nous quand on entend peut-être l'espéranto, peut-être le premier personne qu'on imagine c'est cette personne là, il s'appelle Sakae Osuri c'est euh, le comment on y appelle ça le personnage euh, représentatif ou emblématique de l'anarchie japonais d'anarchisme japonais. C'était c'était à quelle époque, ça C'était vers, vers les années 20 des années Il y, y a eu un mouvement euh, anarchiste voilà. très très important à cette époque-là, voilà. qui s'est très mal terminé pour les individus, de toute voilà. façon. Donc. Et donc, il y a une relation directe quand même avec l'implantation et de l'anarchisme et de l'espéranto. L'espéranto. Par exemple, cette personne-là, il était, bon, étudiant de la langue française, donc il parlait très bien français, et... En fait, en vérité, en fait, il est déjà, il est venu en France aussi. Il faisait les discours dans une assemblée en français, sans interprète. Et cette personne, il a rencontré l'espéranto. Il a commencé à apprendre 1905 ou quelque chose, et déjà 1908, il commence à apprendre cette langue à un étudiant chinois. C'est intéressant. C'est que la langue était apportée à peu près de 1902 et Au bout de six ans, au euh, Osugi, il commence à apprendre aux autres. Ça veut dire que, voilà, euh, vous savez, le lien très fort entre l'anarchisme, ou soit le, le pensée évolutionnaire avec cette langue au Japon. Et Mais, euh, ce qui était intéressant au Japon, il y a un cas très intéressant, c'est que cette langue n'était pas seulement appris par les intellectuels. Au début, c'est vrai que c'était l'intellectuel qui apprenait. Parce que pour nous, les anglo occidentales, c'est quelque chose de, comment dirais-je, intellectuel ou ça, plutôt pédantique. Ou, mais entre des années 20, il y avait une religion qui s'appelle Omotokyo. Tokyo. C'est une sorte de secte. Oh, mm -hmm. euh, il y avait beaucoup de croyants, non seulement parmi les peuples, mais plutôt des hautes fonctionnaires, les militaires. Et cette religion-là, le, le comment on appelle ça, le fondateur, le koulou, a décidé de adopter l'espéranto comme la langue de sa religion. Du coup, tous les sutras, tous les sermons étaient écrits en espéranto. Et ça touchait une population importante. Ça touchait une population importante. Cette religion était en fait avant la guerre représentée pas mal de en fait parties. famille du monde religieux, mais malheureusement, euh, pendant des années-temps, le militantisme monte et il y avait les pressions, comme on dit, on, on abolissait les, les pensées qui, qui n'alliaient pas avec l'idée du euh, gouvernement, donc euh, Homo Tokyo, dans cette religion qui adoptait l'espéranto, a été, comme on dit, euh, abolie ou interdit. Donc, euh, cette tradition de, comment dirais-je, écrit les sutras en espéranto, a été disparu aussi mm -hmm. avant à Bond laquer et nous nous rentrons dans le de la seconde guerre mondiale et après il y a un autre courant qui est apparu euh, donc, je vais oui mais et on mettrait trois de cos dire Osuke Faras la historienne des Esperanto en Nippanio qui a maniéré Esperanto à Venise en Nippanio euh, Kai euh, euh les parlis femme Kanatoloi qui qui y euh En, en, irigis i asperanton, en, la tutta lando, euh, sur la, la politica, euh, campo. Euh, Kai posté poste euh, au, au l'esprit de l'esprit de l'esprit au l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de de l'esprit de de de donne voilà il y a donc euh, on peut se se remettre à, à des ouvrages qui existent parce que ici euh, euh, no, notre ami euh, euh, si Antonomo. si Osuke Parolas parle donc ici de toute l'histoire donc de l'espéranto qui rentre au Japon avec les intellectuels et puis après il passe à euh au Sugi et Par la secte Omoto et la secte Omoto, il y a une, encore une vingtaine d'années, dans les congrès de Sate, on rencontrait encore des, des, des gens qui venaient pour participer au congrès. Mais enfin, tout le monde peut venir et, et adhérer au congrès. Et moi, j'ai connu justement euh, un adepte de secte secte de, du, du Japon. J'avais rencontré dans, dans un des congrès euh, en Europe et euh, j'ai. Et entre, je suis entré en relation avec lui, donc euh, euh, il m'a envoyé des lettres, j'ai répondu, j'ai pas pu suivre quoi, j'ai pas pu suivre pas seulement l'abondance du courrier, mais j'ai pas pu suivre la, les voies sur laquelle il était quoi, où il m'emmenait, c'était, c'est pour moi, sais pas du tout chose vraiment. Ça, ah, c'est de considérer l'espéranto comme bois divin. Et oui, oui. Et en espéranto, ou en espéranto, effectivement. Et alors, donc, tu as dit que l'espéranto, euh, euh, mais je ne l'ai pas dit en espéranto, facté, tiu, tiu, o moto, euh, religio, euh, estis euh, mal permissita, antao la dua mon milito, euh, posté venis la dua mon milito, caia estas aliaferro. Donc, je continue. Oui. Donc, après, donc, le premier donc je vous ai dit tout à l'heure qu'au début, c'était intellectuel. Après, il y a Omoto, donc ça a été un peu popularisé. Oui. Et après la guerre, c'est vrai qu'il y avait certains mouvements qui cherchaient à populariser la langue japonaise. Il y a beaucoup de caractères chinois, et il y a beaucoup de tournures un peu difficiles. Et il y en a certains donc, qui tentaient peut-être de faciliter, faciliser le japonais par le biais d'espéranto. Mais ça, ça a été vite, comment dire, disparu. Mais la tradition de l'espéranto restait toujours chez les académiques. Mm. Et il y a un ethnologue qui s'appelle Ume Sao. Tadao. C'est un ethnologue japonais qui a fondé le musée national de l'ethnologie au Japon. Lui, par exemple, il a sorti de la fac euh, pendant des années 40. Il a écrit son mémoire en espéranto. Et ce qui est curieux, c'est que le professeur a accepté. Bon, j'imagine si je fais la même chose actuellement, est-ce que les professeurs accepteraient de lire Ils vont dire peut-être, mais qu'est-ce que c'est cette langue Et puis donner une traduction. Ils vont ouais, demander. Il faut, il faut demander une traduction, sans doute. Mais bon, ouais. à l'époque, donc voilà, il y avait certains certaines l'atmosphère qui, qui considéraient l'espéranto comme une langue académique ou intellectuelle, ou ça, ça peut-être plus divers que ça, et ça a été euh, euh, comme on dit, parmi de, de déposer son mémoire euh, en espéranto. et bon donc euh, euh, actuellement c'est vrai que malheureusement l'espéranto euh, l'espérantiste le nombre d'espérantistes réduit au Japon et en plus il y a comment dirais-je le euh, les génération c'est plutôt donc voilà l'espérantiste japonais c'est plutôt les générations de donc euh, qui a connu cette époque où l'espéranto était considéré euh, langue académique et il y a moins en moins de jeunes qui participent donc euh, voilà et, mais À côté de donc cet apprentissage ou les pratique de la langue, euh, curieusement, au Japon, au japonais, ils aiment bien cette langue finalement. Mmh. Euh, vous savez comment on dit euh, yaourt en espéranto? Non. Euh, yaourt. Qu'est-ce que ça veut dire yaourt? Yaourt en français, en français, c'est yaourt. Mais en espéranto, comment on dit yaourt pour manger Ah, ya « yaourt? Euh, Je sais pas. Euh... Yaourt. Oui, oui, en français, yaourt, mais... On en dit un speranto, non. Y yogurto. Yogurto, yaourt. Oui, yogurto. <rire> Yogur Yogur <rire> Yagurto. <rire> <rire> au Japon, <rire> euh, ouais. si vous prononcez yakuruto, uh, c'est en fait un nom d'une entreprise qui produise en fait le, une sorte de boisson, à base de lait, du lait fermenté. Ouais. Et l'entreprise en fait prit son nom par l'esperanto, qui veut dire yaourt. ou sinon, il y a, par exemple, yogurt. Honda, euh, Honda qui fabrique des voitures, euh, il a fait une voiture qui s'appelle Ferio Jules Ferrier. Voilà. Donc, euh, oh, parce que, en fait, Japonais, il y a certains attaches à l'occidental, mais eux, ils ont certains systèmes de prononciation. Nous, nous avons toujours le syllabe et voyelles. Et l'espéranto, euh, il ressemble plutôt à ça que les autres langues. Donc, il y a toujours le syllable, les, les voyelle, les syllabe syllable, voyelle. Donc, euh, on est un peu, comment dirais-je, familialisé cette sonorité. Donc, parfois, donc on utilise ça pour les noms d'interprises, noms de produits, ou sinon, parfois, les écrivains qui utilisent pour inventer les noms de rues, des villes ou personnages, pour donner certaines images un peu fantastiques. Et mm -hmm. voilà. Donc, euh, il y a certains usages d'espéranto qui restent toujours ton autoculture. Mm -hmm. Oui, il y a toujours des traces qui est un peu de partout. Mm -hmm. Il y a un peu de temps, par milito il y a un peu de temps, par l'esprit, il y a un peu de temps, il y mémoire un peu de il il y a Oui, je peux aussi dire qu'il y a beaucoup de firmes qui parlent de yogurts, qui est un homme, qui est aussi sous-titrage de les japonais pour vendre, qui est un mangeage. Mais il y a beaucoup d'automobiles qui ont une sur la Kýs nomo estas venas de Esperanto estas espero onda espero estas onda ferio ti ni estas multaj aliaj Mercedes Vito Vito c'est ta sankau nomo estas multaj nomoj kiuj estas prenitaj en kaudo Charlie janas por la aliaj sonas internacia voilà On connaît élément pour conclure. Ah oui, oui, oui, oui. oui. C'est voilà, l'émission d'espéranto, oui. mais je veux bien vous apprendre une phrase en japonais. Ah oui, oui. Alors, oui. disons, D-O-M-O. Domo Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire en espéranto Domo. Domo. La maison Oui, oui. Domo. Mais en japonais, si vous dites Domo, ça veut dire bonjour, merci, au revoir. On chantait et tout. Et bien voilà. Donc je vous dis à tout le monde, Do, Mo. Do, oh. Mo. Alors, maison. Merci. <rire> C est C est un un ouais. Kajis, Riaodo. Jis la vidéo. Donc toujours émission autour de l'Espéranto, en direct de Saint-Imier. Et justement, il y a un compagnon et une campagne qui nous ont rejoint, qui au début de l'ouverture du donc de ces quatre jours à Saint-Imier, a déclaré un texte que moi j'ai trouvé intéressant et si c'est possible de le relire ici, je pense que ça repositionne bien l'espéranto dans le mouvement et pourquoi l'espéranto est bien à Saint-Imier par rapport à des rencontres anarchistes. Voilà donc, Philippe facté, juste clarigas, qui lit Havastexton, qui lit désiras qui est cité, Niamiko Jomo jomo, l'égouti, un articolon, pris Saint-Imier. Ne legosla la la texton sedan cau mia camaradino ma no ge camarado io la l'anno de sat libertzana frazion ni feriche donas fratet zain kai solidaret zain al ci partoprenanto io grupoi kai organizajo citie en santimiero dum ti u historia evento ni anoi de la liberezza na frazio uzas internatsian lingvon esperanto kiel ilo por kunigi kai kolabori kun anarkistoj el diversaj landoj ni sekvas porojn de geantauloj kiel la japanaya Kai Chinai anarkistoj en la Frua du Decayarcento. Tiui, tiui en Amsterdamo proponis utilon de Esperanto dum 1907 Internacia Kongreso de Anarkismo. Tiui diversai kompanoj el Europo kai alia kontinento kiui fondis Tutmondan Lingon De esperantistoi i Senstatanoj dum la dudekajardo. Kai Klas Esperantistoi Esperantistoj fondis nian internacian kai sennacian organizacion de laboristoj asocio associo tutmonda en 1912. Ki inclusivas la liberetsanan fraksion même. Vocha, vocha changiato. Tamen, ni ne plu parolo pre pasintetso, se pre la nonokai estonto. Dum kapitalismo regas kai crezas tout monde, ni cheo itseyas ke ne res organiser tout monde. Ne anka ubonas ceas ke certa lengvoi, exemple la ancla, iam sufece sukceses iske international au et kolonia lingvo de commerco kai kapitalo. Sed hodeau, ne cheoy evidente povas paroli kunei per mult nombra et tradukantoy au plen formala komunikado kai tia interkomprendijo evidente estas ege komplexa kai mens vauma afero. Plie, por lerni iunajn nacian lingvon je sufiĉe bona nivelo, ja povas esti malfacila eĉ peniga tasko, kiu bezonas tempo, paciencon kaj studadon, nem malofte monon kaj bonan nivelon de edukadu. Mal? Por lerni Esperanton, ebla lingvo de internacie pensantaj, ribelemaj, Kan en arkeolog elaborera histori, behövs nog många andra fraktioner till att elaborera. Då, efter en tid av rivväs, en annan arkeolog stämmande, kan en annan arkeolog stämmande, estos de två partibränderna, det är just oss som verkar parallella Quand c'est au niveau de trouver une forme, une prélibération fractionnée, sat, que les laboristes et les spérentomavados estubanversants, vivent anarchéons. On va peut-être avoir une petite traduction parce que oui. je ferai remarquer que à l'ouverture de l'IFA, de l'international, tu l'as fait en français. Oui. Donc tu... je l'ai lu en français, euh, tout simplement parce que j'ai, on n'avait pas à ce moment-là tous les camarades, enfin les, les autres camarades euh, espérantistes n'étaient pas encore là. Euh, si bien que euh, il aurait fallu que je fasse ma propre traduction, ce qui donne moins de sens à la chose. Oui. Donc je vais vous donner une, une traduction euh, de, de, de ce texte. Je, je peux le faire. Euh... Ouais. C'est même déjà en français. c'est incroyable, <rire> incroyable. Donc. Euh... Orklingvarf. Voilà. ça flouille. Alors, il faut, faut dire qu'on et... peut peut-être remettre dans le contexte. Il, euh, il y a deux jours, oui. où en effet, il y, avait, il y a eu plein d'intervenants de, de compagnons de beaucoup de pays. Et il y a eu des, des problèmes de fait de traduction, puisque euh, oui. on n'a pas pu mettre en place ici des cabines de traduction pour des raisons financières, bien évidemment, parce que là c'était complètement délirant. Donc il y avait un peu de traduction, et quand il y a eu débat après, c'était très très difficile de participer au débat, puisque de toute façon, moi je suis resté un moment, des, des compagnons ont commencé à parler, soit en italien, soit en portugais, soit en espagnol, il y a eu des échanges, et bien sûr moi j'ai complètement loupé, Tout ce qui s'est dit, par contre après il y a eu un échange énorme qui était en français et plein de compagnons partaient donc c'était un peu dans ce cadre là que, qu'a été présenté le, le regret de, de que l'espéranto ne soit pas plus utilisé dans ce genre de rencontre. Voilà, donc eh bien voici, voici ce, que, ce que dit ce, ce communiqué, euh, ici donc à Saint-Imier, au nom de la fraction libertaire de SAT, nous adressons chaleureusement nos salutations fraternelles et solidaires à tous les participants, groupes et organisations présents à Saint-Imier pour cet événement historique. Alors Nous, membres de la fraction libertaire, nous nous servons de la langue internationale espéranto comme outil pour nous réunir et collaborer avec des anarchistes de divers pays. Nous suivons la trace de nos prédécesseurs, tels que des anarchistes japonais et chinois du début du XXe siècle. De ceux qui, à Amsterdam, ont proposé d'utiliser l'espéranto pendant le congrès international anarchiste de 1907. De ces divers compagnons d'Europe et d'autres continents qui fondèrent la Ligue universelle des espérantistes anti-étatiques, qui était connue, qui est connue encore sous le nom de TLES, Alors, durant les années 20, et des espérantistes s'inscrivant dans la lutte de classe qui ont fondé notre organisation internationale et internationale des travailleurs, l'association mondiale internationale SAT en 1921, qui inclut la fraction libertaire. Alors, euh, Là, là, à ce titre, il euh, y a un document. Donc euh, ici, euh, sur le stand de, de l'espéranto, le stand de, de, de, de SAT, de la fraction libertaire de SAT, euh, qui parle de tous euh, ces moments historiques euh, entre les libertaires, les anarchistes et l'espéranto. Alors ne parlons cependant plus du passé mais du présent et du futur tandis que le capitalisme en crise règne partout dans le monde. Nous savons tous qu'il est nécessaire de s'organiser à l'échelle mondiale. Nous savons bien aussi que certaines langues comme par exemple l'anglais ont déjà euh, un relatif succès comme langue internationale ou même comme langue coloniale de commerce et du capital. Aujourd'hui nous pouvons évidemment tous parler ensemble par le biais de nombreux traducteurs ou autres communicateurs informels, de mauvaises, autres communications pardon informelles de mauvaise qualité. mais cette incompréhension est évidemment une sauce très complexe et nerveusement fatigante. De plus, apprendre n'importe quelle langue nationale, À un niveau suffisamment bon peut s'avérer être aussi et eh bien très difficile voire même euh, une tâche pénible qui nécessite du temps, de la patience, beaucoup de travail, bien souvent de l'argent et un niveau d'éducation euh, suffisamment euh, élevé. Alors au contraire, eh bien l'apprentissage de l'espéranto, langue qui pourrait être celle des travailleurs et travailleuses rebelles, des anarchistes et celle de, et ceux qui pensent internationalement, ne nécessite qu'une petite partie de ce travail. Alors l'espéranto continue à vivre dans les mouvements ouvriers et anarchistes actuels. tous les participants sont invités à venir nous rencontrer, nous, membres de la Fraction Libertaire, durant les prochains jours, et si vous désirez des informations sur la Fraction Libertaire, euh, sur SAT ou sur le mouvement ouvrier espérantiste, eh bien, vous serez les bienvenus, soyez les bienvenus, vive l'anarchie! OK. a euh à tous, salut on a le chou euh mes mes stats Victor. Euh m'enume stats Victor Bosniak. Mi ai Gepatroje est-ce que de Bosnio, c'est c'est de Victor et et blisse paroles postées. Pripritio, cette prononciation est morgao ni Ah, OK. Quand il posté, il Ok. Euh, ouais, donc Victor euh, tout de suite est, est parti sur, euh, sur son histoire avec, avec l'espéranto euh, voilà. euh, mais je voulais que tu dises ce qu'on a décidé euh, pour demain et si euh, on verra s'il y, y a un écho euh, favorable. Eh, nous voulons faire un rencontre voilà, euh, ouais. avec les espérantistes. Euh, nous voulons inviter à euh, tous euh, qui veulent parler et discuter d'espéranto Encore se euh, euh, pas ne paroles euh, espéranto. C'est ça, c'est favorable. Ah. Mmh. Voilà, donc Victor, et bien nous dit que demain, on a décidé euh, à 15 h si ça convient à, mmh. à, la, à la plus à la plus tard, yes. euh, que tous ceux qui sont euh, espérantistes ou non espérantistes, mais favorables à l'espéranto ou qui s'intéressent donc euh, à ce problème de langue, et eh bien se se réunissent, euh, viennent peut-être euh, au stand, donc. Euh, Mmh, niveau la seconde un espace noir. Ouais, noir. ouais. Voilà, espace noir. Ouais. Voilà. Espace noir, et puis on trouvera un, un endroit pour, euh, mmh. voilà. Oui. Alors, mmh. moi, je voulais juste se poser une question par rapport à tout à l'heure, parce que il oui. y a des mots qui sont sortis, mais des mots que j'ai pas compris. Ils étaient en français. <rire> par exemple, vous parlez de, de la fraction, ça, la fraction, libertaire, anarchiste. J'aimerais bien, avoir un peu de, de renseignements. Parce qu'on l'a dit, c'est dans vos textes. Guy, tu en as parlé de, de, sous cette forme-là. Mm. Et je voudrais avoir une petite explication de ce que c'est, peut-être une petite explication historique, parce qu'à chaque fois on parle de ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une fraction réactionnaire dans l'espéranto Non, non, non. C'est-à-dire que l'association SAT, qui a été créée donc on dit là en 1921 euh, par euh, Eugène Lanty, Euh, Eugène Adam, mmh. l'anti, il était anarchiste donc anti-tout et on, il s'est fait lui-même désirer même qu'on l'appelle l'anti, euh, officiellement d'ailleurs euh, créer l'association 1921 et il désire que l'association soit euh, plus pluritendancielle. voilà, c'est à dire que à Sat, eh bien, il y a une fraction communiste il y a une fraction des libres penseurs, il y a une fraction pacifiste, il y a une fraction libertaire Voilà, il y a plusieurs fractions et peut se créer. créer. J'arrive pas à comprendre alors, la notion de fraction, alors que l'espéranto serait plutôt un regroupement. Eh c'est -tout, toutes ces personnes euh, euh, ont, ont l'espéranto comme langue commune pour pouvoir travailler, puisque SAT mmh. travaille au niveau culturellement, au niveau international, mais ne s'occupe pas de l'espéranto. La diffusion d'espéranto, c'est d'autres associations. SAT utilise l'espéranto pour pouvoir avoir euh, Travailler au niveau international. C'est juste le moyen pour travailler au niveau international sur euh, divers sujets, comme euh, les sujets d'armement, de, de, euh, de nucléaire, etc. Sur oui, mais tous les grands sujets. SAT, c'est qui Alors, SAT, c'est une association, il euh, faut dire les mots en, en espéranto pour bien comprendre. Oui, bien sûr. <rire> qui, qui regroupe des progrès et mouloï. Progrès, c'est le progrès en espéranto. M, c'est qui a tendance à, oul, c'est l'individu, et oi, c'est pour dire, c'est le substantif pluriel. Donc, en gros, ce sont des individus qui vont vers le progrès. Si bien que se retrouvent là-dedans plein de gens qui sont globalement plutôt à gauche et qui ont des buts, en espéranto, clérigai. Clera, c'est culturel oui. ou éclairant. Parce qu'il y a, chez SAT, des buts qui sont à la fois culturels et aussi euh, des buts, euh, on va dire, de confrontation des analyses. Si bien qu'à SAT, on n'est politiquement pas tous d'accord, mais on peut dire cependant qu'il euh, ne doit vraiment pas y avoir de gens de droite Oui, c'est une notion de, de, de progrès, pas de progrès comme on l'entend euh, technique ou des choses d'un genre-là. C'est ce qu'on appelle les progressistes. Voilà. C'est-à-dire pour le progrès de l'être humain. Voilà. Oui. Voilà. Oui, en général, voilà. En général. En général. Et si bien que à Sat, on, on a désir. On, alors oui, pour reprendre une autre notion, euh, toujours dite en esperanto, qui permet d'éclairer sur euh, ce qu'a dit Guy. Euh, Sat se définit comme une association per esperanto et pas une association « por esperanto ».« Per esperanto », ça veut dire que l'on utilise l'espéranto, que l'on fait vivre à l'occasion, pour des buts qui sont simplement, euh, qui sont autres. En l'occurrence, culturels. C'est un outil. C'est un outil, c'est okay. Et surtout, c'est un, un outil qui permet de confronter les points de vue, y compris venant d'autres cultures, donc qui fondent une culture, laborista, une culture de travailleurs. Oui, c'est pour ça que quand tu dis... Euh, parce que moi, j'avais dans la tête la notion d'apolitique, mais c'est pas vrai. Non. C'est pas du tout, parce que quand tu non. parles de progrès, quand tu parles de travailleurs, c'est pas politique. Exactement. Ça se définit comme une association laborista. Je dois cependant reconnaître moi qui suis un jeune membre de SAT depuis à peine deux ans, que je trouve que la Borista a dû un petit peu... La labori Borista, le, le, le, le côté association de travailleurs, c'est, à mon goût, a dû probablement s'éroder un peu depuis 1921. J'espère que cela oui, va se renforcer. C'est ce que nous disait un peu le, le camarade japonais qui était là, qui disait que c'était avant tout une Je veux des gens d'un certain niveau, de culture, ou ce qui nous expliquaient un peu par rapport à l'espéranto au Japon. Hélas, parce que quand on dit de travailleurs, moi, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de travailleurs, justement, qui parlent l'espéranto. C'est pas une impression que j'ai de l'extérieur, c'est tout, c'est pas, c'est pas un jugement, c'est quoi quelque chose J'ai l'impression que l'espéranto est actuellement plutôt quelque chose, pas d'intellectuel, ou au moins de gens, de personnes éclairées. Voilà, je, partage, je, je partage ce point de vue et je regrette que euh, ceux qui sont espérantistes depuis plus longtemps que moi parlent au passé des ouvriers qui échangeaient en espérantaux. Oui, mais ça, cela dit, c'est une chose aussi qu'on voit dans beaucoup de mouvements politiques. Ce n'est pas, pas hors des réalités euh, sociales euh, de, de, de, des sociétés actuellement. Hein. Je veux dire, On sait très bien qu'actuellement, les, les, les personnes qui sont les progressistes, les plus progressistes actuellement, c'est quand même des individus qui ont une conscience de classe et pour faire avancer on sait très bien que la conscience de classe par exemple dans le mouvement ouvrier a baissé énormément moi quand je regarde les résultats d'élections dans certains lieux, je me dis il y a des erreurs de classe, de classe sociale très clairement, quand je vois certaines personnes voter en France sur le Front National il y a une erreur de classe, quand on est ouvrier Euh, le Front National, c'est grand capital, hein, quand même. Faut... Mmh. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve peut-être l'espéranto, ce qu'on retrouve dans beaucoup de, de lieux, fait par des intellectuels, ou au moins des gens éclairés, ce qu'on trouve dans des syndicats, des gens qui sont déjà dans, dans la lutte et qui veulent un outil. Voilà, c'est une idée que j'avais. Juste une toute petite chose, c'est tu posais la question sur les sections, Qu'est-ce que c'est que les sections au sein de SAT ben puisque justement SAT est comme l'a dit Guy pluritendanciel et qu'il n'y a pas a priori une seule tendance, SAT n'est pas anarchiste, SAT n'est pas communiste. Euh, ben on, on permet à, à ceux qui que reconnaissent dans une tendance de s'unir au sein d'une euh, fraction qui agit en son nom propre, mais au sein de SAT. Oui, c'est pas des fractions d'opposition. Ah non, c'est pas des fonctions de, de regroupement sur. C'est ça, d'accord. C'est ouais. ça. Euh, Peut-être je vais vous lire. Je vais vous lire euh, le traduire. La traduction est facile pour moi à faire. Hmm. Une traduction de as Sat, mm -hmm. qui, qui est paru dans un, un livre. Euh, donc. Euh, Euh, voilà, alors qui, qui est où est -ce à SAT Donc qu'est-ce que SAT Alors ici voilà, euh, SAT, Association nationale Mondiale, donc, est la plus importante organisation mondiale de travailleurs espérantistes. Elle est une association qui a pour but de faciliter les relations Euh, entre, donc, entre les, les, les langues, les relations internationales entre les langues, euh, pour tous les individus qui luttent pour un monde sans classe ni euh, d'exploitation euh, d'autre type. SAT euh, regroupe des, des personnes généralement d'opinion de gauche, de toute tendance idéologique, qui trouvent donc leur unité dans une action commune. Euh, en plus, SAT est selon son nom un national, c'est-à-dire que euh, le fait de la nation, de l'état euh, des, des individus n'a aucune euh, importance. Et l'association n'a pas de filiale nationale. Cependant, elle collabore à un niveau national avec des associations, ce qu'on appelle des associations de travailleurs espérantistes, donc des associations espérantistes qui informent les gens au niveau euh, sur l'espéranto et qui leur euh, enseignent l'espéranto. Et qui fournissent donc des membres pour l'association SAT. Alors, en un, un, un, un seul mot, euh, SAT a pour but, par un usage constant de l'espéranto et son application mondiale, d'aider à la création d'esprits pensant rationnellement, Euh, est capable de pouvoir comparer, de pouvoir comprendre et de pouvoir juger les idées, les thèses, les tendances euh, par eux-mêmes et de choisir euh, et d'être euh, euh, autonome pour choisir la voie qu'ils pensent la, la meilleure pour la libération de leur classe et euh, euh, pour euh, élever euh, ces individus à un niveau de civilisation et de culture le plus haut. Oui, voilà. c'est amusant parce que quand tu lisais mmh. ça, moi j'avais d'autres images, oui. c'est le, le rousseauisme, ou toute cette époque de la Révolution française, où j'ai l'impression qu'on retrouve des choses sur la libération individuelle, sur la libération collective, oui. mmh. et je trouvais que le texte était proche de ces idées-là. C'est oh, oui, oui, des oui. choses qu'on oui. euh, mmh. qu retrouve au niveau du vocabulaire, au niveau des idées. Alors après, sur euh, les fractions, bon, après on peut discuter sur comment on peut être à des fractions si différentes Parce que quand on parle des fractions communistes ou des fractions anarchistes, oui, c'est oui, vrai oui, qu'à une certaine époque, ça devait être quand même plutôt difficile, oui. puisque euh, je crois que les anarchistes et les communistes ont eu des rapports un peu délicats euh, pendant pas mal, surtout sur les années 20, euh, pas mal délicats. Oui, oui, mais au, au sein de au sein de ça ça a été difficile. C'est c'est peut-être ça se voit moins, c'est encore difficile. D'accord. Voilà. <rire> Ça se, oui. ça se voit encore. Oui, ça se voit encore. Bon, d'accord. Ça se voit encore. Oui, non, mais justement, c'est parce que oui, oui. c'est très difficile de oui. vouloir oui, faire oui, oui, quelque oui. chose, un national, mmh. oui. à idéologique, mis à part que c'est quand même des gens progressifs, mmh. progressistes, oui. à la base, sachant que dedans, on retrouve des, des gens qui le sont pas. Mmh. Les bolcheviks ne l'ont jamais été. Il Faut pas non plus. Oui. Et donc, en effet, je pense que ça devait être très difficile. Bon, visiblement, ça l'est encore. Hum. Alors, l'association est nationale dans son caractère, dans sa, dans sa, sa, sa structure et tout. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui sont adhérents à SAT sont euh, nationalistes. D'accord, okay. Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, on a, on a vu le, le, le, le compagnon euh, japonais, mais est-ce que, par exemple, en, en ex-URSS ou en Russie, il y a eu beaucoup d'implantations de l'espéranto, dans le sens où c'est vrai que ça pouvait avoir, pro, produire des, des rapports un peu conflictuels Je sais pas si Victor. Euh, des... Moi, je veux Victor. dire quelque chose. Euh, ah, Vas-y. Oui, en français, oui, facile pour moi, oui, oui, oui. Euh, oui. Moi, je suis pas de SAT, oui. mais oui. je suis content de rencontrer mes amis. Et pour moi, euh... tu viens d'où juste une, parce qu'on a perdu aux auditeurs. Oui. Euh, je euh, vous je vous tu v viens d'où, Victor Ah, moi, je suis alors. <rire> mes parents sont de Bosnie. Oui. Durant la guerre, nous sommes divinités, comme c'est dit Démigrés Croates D'accord Mais je suis né en Autriche D'accord Alors aujourd'hui, je pense je suis un citoyen du monde Et logiquement, quand j'avais 14 ans, j'ai pensé si je veux être un citoyen du monde, j'ai mets besoin en langue Du monde Non Et vous avez parlé d'Esperanto. De, de euh, je veux euh, demander quelque chose à vous. Ouais. Euh, Est-ce possible être antinationaliste ou anationaliste et le même, euh, dans le même temps parler à langue nationale Je suis C'est pour moi complètement en contradiction. Et moi, je pense nous nous avons besoin vraiment d'une euh, langue auxiliaire. Je pense pas, je veux pas que tout le monde parle seulement un langue, une langue, non? Comme Esperanto ou Ido, oui, réformation d'Esperanto. Oui. Euh, mais nous avons vraiment besoin vraiment d'une langue auxiliaire parce que je pense euh, la prochaine révolution verte doit être, doit être euh, mondiale. Nous avons vu euh, en Grèce, euh, ok, euh, ils ont fait un petit révolution, mais des capitalistes, Des autres pays fait pression. Eux sont, sont internationalisme. Le capitalisme est internationalisme de fait hein, de toute façon. Ouais. Et donc la défense doit être internationale. Mm. Alors sur le fait d'être internationaliste en effet et de parler qu'une langue, la, la langue dominante du pays, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Et je suis d'autant plus d'accord en disant que c'est pas, euh, dire, on peut parler toutes les langues qu'on veut, mais faut qu'on trouve celle qui est commune et celle-ci est commune. Mm. Donc c'est une langue en plus. Malheureusement, j'ai l'impression qu'actuellement, la langue en plus qui est en train d'être utilisée, c'est l'anglais. Ouais. Ce non, que... non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour nous dans l'Europe. Mais oui. Euh, il existe mandarine mandarin, euh, espagnol. Euh. Oui. Le, le, Et le... Après, euh, après, nous avons anglais. C'est pas vrai que tout le monde parle anglais. Non, tout le monde parle pas anglais, mais c'est vrai que là, on le voit dans les dans les différentes rencontres. Euh, alors bon, on est un Saintimier. Alors c'est vrai que Saintimier, ça parle français. Donc, évidemment, on retrouve sure. beaucoup de, de français, mais on trouve beaucoup d'anglais et d'espagnol. Mmh. C'est trois langues qu'on trouve... Je veux dire, tout le monde arrive un peu à échanger. Et je suis d'accord avec toi, c'est complètement occidental. Et moi, j'ai vu aujourd'hui, hier, avant deux jours, que nous avons vraiment un grand problème avec la communication entre nous. Moi, je pense nous avons pris plus de temps pour le des traductions que... pour quelque chose productif pour euh, parler de action directe pour euh, network non mm -hmm. connexion entre nous Et je pense quelque chose nous devons euh, changer Et pour cette chose j'ai décidé euh, pas beaucoup de euh, pas beaucoup avoir beaucoup de temps on se dit de de parler euh, apprendre euh, Esperanto. Moi, je parle un peu, euh, je l'apprendrai euh, pour 3-4 mois, et ça marche. Je parle avec euh, tout le monde, je parle avec euh, des Japonais, euh, en Japon, euh, ou avec un Russe, euh, en Ivanov, je ne sais pas où <rire> cette chose, mm. ou avec un Espagnol de Malaga, mm. ou une, euh, un Brésil, euh, comme c'est dit, Brésilien. Mm. Ou... Là, par contre, tu parles en français. tu as mis combien de temps Quoi? Tu parles en français actuellement. Ouais. Tu as mis combien de temps pour apprendre le français comme ça Je pas compris. Le... Que, que, quel temps oui, tu as pris pour... Oui, bah ah non, mais j'ai... Quel euh, temps vous avez besoin pour apprendre le français Je l'apprendrai dans l'école 4 ans. D'accord. C'est un peu difficile de euh, dire combien de temps, parce que j'étais en Afrique, euh, du Nord, au Maroc, un peu de temps... Euh, Ah, J'ai passé à mes amis à sous de France, rafraîchir un peu la langue. Mais je parle cinq langues. Et je veux pas apprendre 180 langues. C'est <rire> bullshit. Oui, oui, non, mais c'est intéressant parce que euh, on, on, on entend bien que l'espéranto, on peut progresser assez rapidement. Donc, quand tu dis que toi, tu, tu as mis quatre ans, à peu près, hein, approximativement, une, une moyenne assez correcte pour apprendre une langue, il est évident que l'espéranto mettrait pas autant de temps. Ah, alors, espéranto, très facile on, on, on met combien de temps, puisque vous, vous, vous en avez tous fait On met combien de temps à peu près pour être capable de se comprendre Je dis pas parler parfaitement ou des choses dans le genre, Mais pour être capable d'échanger 3-4 mois non Moi je dirais oui, peut-être 6 mois Moi après, pour devenir vraiment bilingue mm -hmm. J'ai mis 2 ans en Esperanto à peu près D'accord. Ouais. Oui, mais ce qui veut dire qu'au bout de 3, 4 mois, 5 mois, on est capable quand ah, même ouais, d'échanger ouais. avec des, ah, oui, des personnes autres. Ouais, ouais. je, peux, je peux parler pour moi, j'ai mis 4 mois. Quand je dis 4 mois, cest veut dire que j'ai appris régulièrement pendant 4 mois, presque tous les jours. Et au bout de 4 mois, j'allais au premier congrès de SAT où on ne parlait que en espéranto. Et là, c'était le test. Alors, au début, j'avoue que j'avais un peu de mal et je commençais à avoir peur. Puis, je me suis vite rendu compte que c'était à cause de la qualité des micros. Et puis, le <rire> jour suivant, c'était bon. <rire> Donc, ce qui veut dire, non, mais c'est simplement, j'utilise ça comme image de, de, de la capacité d'apprendre, justement, une langue par rapport à ça. Ah non Oui, non, juste ce que je voulais dire. Alors, je vais pas dire que c'est vraiment simple d'apprendre l'espéranto. C'est Mais on va dire que c'est la langue la plus facile à apprendre. Voilà. D'accord. D'autant a... plus, quand on quand on voit... Sur des des gens qui qui ont d'origine linguistique totalement différente, par exemple le, le compagnon qui est, qui est du Japon, avec bon dire, probablement d'autres langues comme ça, mm. sachant qu'au bout de entre quatre et six mois, on est capable déjà de d'échanger, c'est énorme. Mm. Mm. Euh, je veux dire euh, une chose éventuellement négative sur l'espérance. Oh bah quand même un petit <rire> peu. <hein. rire> Non, je pense pas que Esperanto sera la langue vraiment internationale ou mondiale parce que des, euh, les langues qui sont euh, influencées, influencées Esperanto sont indogermaniques. langues. Nous n'avons pas des arabes dans l'Espéranto, pas beaucoup de chinois ou mandarines ou des langues africaines. Ça, Ils sont beaucoup. Oui, c'est une réaction occidentale de toute façon. C'est le, le, le pas juste. dans la juste direction. Mais tout est consent à ce C'est-à-dire je, je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui, puisque lors de la création de cette langue, il n'y a pas eu de reprise de toutes les langues mondiales de la planète pour créer cette langue. Et c'était une volonté de Zamenhof, l'inventeur, de, disons-le avec des mots durs, de se placer sous la coupe de la langue la plus dominante à l'époque, en 1887, le français, dans le but d'être compris par les puissants. Donc, puisqu'il faut, je crois, aussi critiquer l'espéranto, euh, il faut dire ça. Il faut dire que le, le fait que, soyons précis, les radicaux qui constituent les, les mots du lexique sont puisés dans les langues latines, C'est ça, précisément, le reproche. Euh, je, je pense que ça, c'est une faiblesse, mais exactement euh, comme Victor, je pense qu'il faut faire vivre cette expérience parce que, comme tu l'as dit, ça va dans le bon sens. J'espère qu'un jour, on fera la même chose, une même invention, une même construction, si possible, socialement maîtrisée. Euh... qui reprennent vraiment l'ensemble de toutes les langues de la terre et qui aille encore vers plus de rationalité sur des points que je pas le temps de développer. Oui. Je suis pas totalement d'accord. Bon. Oui, ben, on, on va. Oui, mais tu vas le dire. Oui, oui. Je dis, juste une chose oui. par rapport aux, aux racines ou des choses dans ce genre-là. Oui. On a vu quand même que au Japon, visiblement. Les copains retrouvent quand même des choses de base. Ouais, parce que l'espéranto, le, même si les racines c'est à 60 de on dit 60 c'est peut-être 65, j'en suis bien bon, mais on va dire même pourquoi pas 70 de racines latines. Euh, la, la méthode agglutinante de l'espéranto, euh, la fonction que l'espéranto c'est une langue non seulement agglutinante mais aussi isolante, c'est-à-dire chaque particule qu'on qu met, euh, tous les suffixes euh, sur l'espéranto euh, peuvent être utilisés comme mots aussi euh, de manière intégrale, euh, fait que cette langue est eh bien euh, et très vite après peut-être pas apprise, parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour appeler, pour apprendre une racine. Effectivement, comme je l'ai tout à l'heure, domo, c'est la maison euh, pour un japonais domo, euh, domestique et tout ça, ça lui parle pas au départ, il faut qu'il apprenne. Il va peut-être mettre deux trois mois de plus que nous pour apprendre, mais de toute façon, ils apprennent aussi maintenant l'anglais, donc il y arrive L'écriture, elle est latinisée aussi euh, en Chine, au Japon, etc. Maintenant, on va dire partout euh, pratiquement dans le monde. Euh, ils vont mettre un peu plus de temps, mais ensuite, pour euh, former les mots, pour agglutiner, pour parler... pour donner une puissance à l'espéranto parce que Là où nous on, dit, on va dire par exemple je sais pas la, la porte de la maison ou la porte de la chambre on va on peut le dire en espéranto et dire la porte de la chambre et beaucoup euh, qui ont sont d'expression dans de le française le font parce qu'on a ça dans notre cerveau oui, la structure mais euh, en espéranto on peut agglutiner tout ça on peut dire par exemple aujourd'hui il fait du soleil on peut conjuguer la la racine sun zamenhof a pris soleil sun la, la racine anglaise euh, on dit sunas et sunas ça veut dire aujourd'hui il fait du soleil parce que as c'est le participe présent c'est le mm -hmm. c'est l'indicatif présent donc en plus ça dit soleil aujourd'hui aujourd et ça dit il fait du soleil voilà donc euh, c'est d'une puissance ça et moi quand j'ai entendu ça dans un congrès euh, quand on m'a appris l'espéranto on m'a on m'a appris l'espéranto mais moi je l'ai appris d'une manière particulière l'espéranto parce que je suis vite rentré dans des congrès et tout ça dans le sujet donc euh, même avant de le savoir j'étais confronté déjà à l'écouter à essayer de le parler et tout et quand j'ai entendu du sunas euh, je l'aurais pas fait quoi mais je suis déçu parce qu'on le comprend même un espérantiste qu'il fait pas dans sa tête, parce qu'espéranto, quand on a les racines, on peut faire ce qu'on veut avec, si ça reste logique. Hein, on, on met les, on met les, les affixes hein, devant, derrière et puis tout, et puis c'est, on, on le fait où la racine elle est, elle est uniquement adjective et puis on peut pas faire grand chose, ou elle est euh, euh, verbiale, on peut, on peut la manier, voilà, ou simplement comme le, le soleil, et ben on peut, on peut en faire toute, toute, c'est une phrase en fait. Aujourd'hui il fait du soleil quoi. Eh ben, Sunas, Sunas, c'est quand même puissant ça. C'est comme quelqu'un qui a une machine à écrire et l'autre il a un ordinateur, quoi. C'est oui, mais on, on a connu ça sur la sténo. Oui, oui, voilà. Oui, on a oui. connu ça sur la oui, oui. ou la prise ah, rapide oui. de la. parole. Par ah, contre, ou... à, la à la fin euh, de leur conversation, euh, moi, je, donc je suis pas tellement d'accord parce que je pense que tous tout les, euh, toute une grande population justement euh, de, de, de gens qui parlent des, des, des langues qui sont euh, agglutinantes, hein, plus agglutinantes, toutes les langues sont agglutinantes, mais plus agglutinantes que nous. Et donc euh, dans les catégories comme j'ai dit tout à l'heure, langues isolantes, etc. Euh, L'espéranto, il est dans il est dans toutes ces classes-là. On n'arrive pas bien à le définir parce qu'il a toutes ces catégories-là de. De, de valeur. Euh, quand tous ces, ces gens-là seront confrontés à l'espéranto, je pense qu'ils pourront aller, on va le voir avec la Chine, de toute façon peut-être. Euh, si elle tombe, c'est déjà en route, mais on ne sait pas. Enfin, je, on sait que c'est déjà en route parce qu'il y a des personnes espérantistes d'Europe qui sont là-bas et qui participent à des festivals de langue. Hein. Ils organisent aussi des festivals de langue là-bas. C'est grandiose que tu font des festivals de langue. Hein. Et euh, euh, on, on va voir comment ça se... Mmh. Mais sur la fin de leur discussion, quand il dit qu'il faudra un jour euh, avoir un moyen de communication international et tout, peut-être euh, l'espéranto pour moi c'est pas c'est pas euh, parfait heureusement, c'est Umberto Rico il a dit c'est il n'y a pas de langue parfaite il a dit l'espéranto c'est la langue la mieux faite au monde il dit que c'est plus les espérantistes que ça concerne, c'est les politiques bon, moi je suis pas d'accord sur, sur ce truc là mais enfin bon mais euh, c'est quand même une langue euh, presque parfaite on va dire, euh, un jour il y aura sans doute un moyen de communication supérieur Et tout espérantiste que je suis, euh, je lâcherai l'espéranto pour prendre ce moyen de communication. Voilà. Je... Oui, ben, Victor, Victor. Je veux, je veux demander à mes amis quelque chose parce que j'ai reçu euh, quelquefois des critiques fortes hein, que espéranto est une langue, une langue raciste, ou sexiste. Non Nous avons ce problème avec. Euh, des subjectes euh, frato, fratino, patro, patrino. non, Patro euh, signifie euh, père, et patrino, mère. Et je veux demander, oui. qu'est-ce que vous pensez de cette chose, ou comment vous euh, réagissez réagir, réagir à cette chose Manon, puisqu'on, il vient de parler justement de, de racines qui sont. Oui, c'est dans la formation sexuelle. de, de l'espéranto même. Oui, donc euh, qui. Oui, après, euh, moi, j'ai jamais vu trop euh, là un caractère sexiste. Au contraire, on pourrait même se dire euh, pas trop c'est-à-dire que c'est le suffixe in qui ajoute la féminisation du mot. Ça veut même dire qu'on rajoute quelque chose. donc ça serait peut-être dans, dans la tendance inverse dans la tendance, dans la tendance inverse tendance. Oh, Oui. <rire> moi, moi j'ai un point de vue alors Guy qui maîtrise peut-être l'espéranto depuis plus que moi me corrigera mais voilà l'impression que j'ai l'espéranto n'a que des mots qui du point de vue grammatical sont neutres c'est à dire quand on prend patro, viro qui veut dire homme ou, euh, quoi que, ou la tableau Tout ça, c'est des mots grammaticalement neutres. Quand on dit « homo », selon moi, pour ce que je comprends de l'espéranto, on dit aussi bien « homme » que « femme ». Et plus précisément, on ne dit ni c être que c'est un homme, ni que c'est une femme. C'est être humain. Hmm. Voilà. Et on, Maintenant, on retrouve la soi-disant euh, « homme » écrit en français avec un « H » majuscule et « H » minuscule. Oui, c'est justement, voilà. oui, oui. hmm. justement là où j'en viens. c'est que, ensuite, Zamenhof, il a prévu une particule pour dire féminin. In, ça fait homme in. Il a, parti, il a prévu une particule pour dire masculin. Vir, un, ça se met au début, ça fait vir-homo. Et puis, il a prévu une particule pour dire les deux sexes. C'est gay. gay homoï parce qu'il faut le dire alors au pluriel. Bien. Maintenant, l'espéranto, c'est une langue vivante. C'est un embryon de 125 ans, mais il évolue. C'est ce que nous disait Guy là, à l'instant. Et il évolue à ce sujet-là en fonction des influences qu'il subit. Et c'est quoi les influences que l'espéranto subit C'est les langues patriarcales nationales oui. qui nous font croire que « Homo », c'est un mec, un homme, alors que si on veut dire que c'est un homme, il ne faut pas qu'on dise « homo », faut qu'on dise « vir homo ». Si bien qu'en fait, l'impression que j'ai, mais je, je, je, je l'expose pour avoir les avis des autres, l'impression que j'ai, c'est que l'espéranto est le contraire de, de, du sexisme, le contraire, hein, Ce, ce raciste, il faudra qu'on m'explique ce que j'ai pas compris, Mais ah. terminons là-dessus. Dans la mesure où il peut... Déjà, il ne possède pas de genre grammatical, et il peut exprimer pour toute idée l'absence d'expression du sexe. Homo. Le masculin, vir homo. Le féminin, homino, ou la présence des deux sexes, gay homo. À partir de là, il me semble que c'est une langue qui est d'une richesse extraordinaire, cependant elle subit l'influence de personnes qui ne sont pas exigences du point de vue des, des luttes euh, antisexistes et qui font croire que homo ou presidento ou casisto, homme, président, euh, caissier, euh, enfin comment on dit, on trésorier, dit, trésorier mmh, ouais. euh, ce serait des mecs et qu'il faudrait dire homino, euh, presidentino, et puis euh, Cassistino uniquement dans le cas où c'est des femmes. Oui, ce que je veux on... dire, c'est qu'il y, y a bien une dissociation. Dans, en français, il n'y a pas de dissociation. Le mot homme voulant dire l'ensemble, homme-femme, comme le homme voulant dire que le mec. Tandis que l'espéranto propose justement le vocabulaire, la possibilité de, de créer un vocabulaire très dissocié, très clair. Enfin, en, non, de tout exprimer, dit, aussi oui, oui, oui, oui. bien l'indissociation oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. c'est ce, veut oui, mot oui, ce que je prêts. dire, que oui. la présence des deux sexes oui. ou la présence d'un seul, mais que par influence des langues nationales, on, on se retrouve que... à déformer cette richesse de l'espéranto, et ce qui ensuite ouvre le flanc à la critique. En disant « Ah oh là là, vous êtes raciste », mais c'est les langues nationales qui induisent le racisme dans une langue qui ne l'est pas. Do yenden noveni deorigastio Nelson prae Esperanto chitier ekte en la urbo de Saint-Imier kaj iesmii iom ete en Esperanto resumos la question des vici-vues, j'ai apprécié, car je mets encore un avastion dans le capot. Un autre, Victor, qui veut a apprécié dans son présent, qui dit que lui vient de Bosnie, et n'a pas été d'Austria. Oui, Avis demandon pour Farid al Philippe, qui ou, for la cisnine, tchous, en musico, euh, kai, euh, l'idiris tchou n'y pouvasse euh, facté esti anarchisto euh, parolante n'a tsi, n'a tsi stan kai, euh, kai Philippe, euh, ben, n'est contre odiris, kai, euh, acceptis euh, la, euh, la, la pravon d'éti ou, d'éti de ou demando. e es kai la discuto esti se pri la lingvo mem pri Esperanto chu Esperanto estas vere interna lingvo chu estas aferoi kiu ioni devas changi ng kai nici u ti avis speciala in opinio in pritio e en la daorigo de tio ni jus parolu spr pri afero de la konstruado mem de la vos prix, tu suffixo ino. Euh, Kaimi même, euh, ne euh, sa Marion, tu tiens, ah non, euh, bah non, bah non, non, non, non, non, non, non, non, non, la non, non, non, non, non, non, pour non, non, non, non, non, non, dōmo longa tempo discutonne kun iu satanino satanino en yaponio ki euh deviger rifuzis ke ki ya moni parola spri iu persono ki oni dirutsu estas ino a viro jachaindas ke en yaponio oni parola spri homo sed ne pri special pri viro a ino Effectivement, donc euh, je vais dire en français parce que j'ai fait un petit rajout à la traduction. Je pense que j'ai fait très rapide hein, de ce qui s'est dit. En fait, j'ai donné simplement le, le sujet de la discussion. J'ai pas du tout résumé en français le, la discussion. Mais je disais que au niveau du dernier sujet qu'on a parlé sur ce petit, euh, sur le suffixe donc euh, ino euh, que l'on utilise en espéranto pour euh, marquer le donc euh, le, le, le sexe féminin, il y a eu une discussion justement à Sat, il y a quelques années. Une discussion qui a duré mais sur euh, presque sur sur un an par par petit bout là comme ça euh, avec une espérantiste euh, de de Sat justement au Japon euh, qui nous a signalé euh, qui se mettait en colère à chaque fois que justement on faisait cette particularité euh, sur une personne quelconque de dire euh, sur sa fonction de, de de travail peu importe quoi mais pour euh, déterminer on, on mettait si c'était euh, le sexe mâle ou le sexe féminin parce que il semble qu'au Japon et eh bien on parle euh, d'une personne Par exemple, on dit travailleur, mais on ne doit pas forcément dire que la personne elle est travailleuse ou travailleur, ou on ne sait pas, c'est une personne et on ne dit pas si c'est le sexe féminin ou masculin. Une question Guy, hmm? tu viens de dire si c'était un homme ou si c'était une femme. Hmm? Comment était-ce dit en espéranto Est-ce que pour les, les hommes, on ne rajoutait pas le préfixe vir Qu'on disait juste casisto Et que pour les femmes, on rajoutait le le, le suffixe in. C'était ça le oui. problème non, non, non, non. le problème, c'était qu'on on dit qu'assisto, On n'a pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Voilà, on n'a pas à le savoir. C'était vraiment même très difficile à, à vivre hein, pour pour nous. On a l'habitude quand même de de, de, de pour nous, c'est des précisions un petit peu de dire si déjà c'est c'est une... je, je, je sais pas. C'était Mais au Japon, apparemment, c'est dans la culture japonaise. Ça, de si, si je peux éluder, ça. Mm. si je peux rajouter juste une mm. précision avec quelque chose quand même qui me qui m'interroge par rapport à ce que tu dis. Moi, je ne parle pas le japonais mm. et je te crois volontiers lorsque tu dis qu'on ne dit pas si on est un homme ou si on est une femme en, en langue japonaise. Cependant, ce que j'ai entendu, c'est que la façon de parler est sexuée. au Japon. Ce qui veut dire que sans exprimer qu'on est un homme, ou sans exprimer qu'on est une femme, on emploie des mots d'homme ou des mots de femme. Alors, encore une fois, cela m'a été Effective, rapporté oui, oui, oui. au travers de traductions, mais c'était juste pour nuancer... C'est peut-être pour ça aussi, oui. Bon, l'ami Kosuke est parti, c'est dommage, mais <rire> on, on, on prolongera cette discussion. Ouais. Voilà. Alors, euh... Regarde, il n'une, une canon. Hey, qui qui. Hier, je voulais te dire, i posted, Charlie via via ce a fait dire que Baldomi Mevolis euh l'erne à cause de Milton en Bosnie. Euh, mine havas un London. Mi mi sentas ehm internazionale, no? Ehm enostruo estas malfacile ehm rekontigio esperantisto e ne existas existas esperantista ehm ne forte. a uesperanti story niesta sen ni a ni a ni a liberet sana movalo ni a movado en Donc euh, effectivement, Victor euh, dit que lui, il a euh, essayé d'utiliser l'espéranto. Euh, malheureusement, en Autriche, il y a pas énormément de, de, de membres, tout au moins de membres aussi qui sont dans dans le mouvement libertaire ou dans le mouvement social. Euh, oui, beaucoup d'espérantistes euh, ont appris l'espéranto pour euh, beaucoup faire de, du tourisme, des choses euh, comme ça, sans vraiment s'engager dans dans des choses euh, sociales. Hein, voilà. Euh, on dit toujours que bon, c'est Pourquoi pas, c'est complémentaire dans dans dans, dans l'autre monde. Euh, tu as beaucoup voyagé, par contre. Hein? Ouais, voilà. ouais j'étais mmh. j'étais en Afrique, j'ai fait un voyage humanitaire jusqu'à mmh. euh, Burkina Faso. Mmh. Euh, j'ai traversé Maroc et Maroc pour arriver au nord de, de Mali, à côté de Sahara. Mmh. À côté de Sahara, pour porter un peu de goût humanitaire pour trois villages. Et aussi à côté de Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, pour trois villages, la même chose. Euh, ouais, j'ai compris beaucoup là-bas. <rire> j'ai compris euh, que tout le monde ici est riche parce que des autres, euh, des autres sont pauvres. Euh, Qu'est-ce que mm. signifie que, euh, capitalisme euh, Tu peux trouver euh, une publicité de Coca-Cola dans le derrière village de Sahara. C'est impossible. Euh, après, ah, avant deux ans, ah, moi, j'étais euh, dans la Gaza, Strip de Gaza. Comme c'est dit en Gaza. français, Stricha de Gaza. La bande oui, de Gaza. La bande de Gaza. Oui, oui, oui. Mm. Et aussi là-bas, j'ai vu que euh, dans quelques régions de de cette monde, c'est vraiment difficile de tr euh, trouver des solutions pour les conflits, pour les euh, des conflits d'histoire. Des soldats israéliens, ils ils ont comment c'est dit en français tué tu euh, non tué mais visé visé visé visé un autre un groupe de médiativistes indépendants. Euh, parce que nous avons accompagné euh, des euh, un, un travailleurs euh, qui travaillent sur le camp, mm -hmm. à côté de Buffer Zone. Oui, oui. Mm -hmm. euh, chaque jour, des soldats israéliens, ils arrivent pour viser des gens innocents. Non ils n'ont fait rien, ils, ils travaillent sur le camp. Euh, c'est incroyable pour moi. Alors, j'ai fait des expériences brutales. Mm -hmm. euh. et donc Victor de do Clariga Sanique et Limulté Voyages en Khao, qui est l'Iris Gis Burkina Faso, et qui est l'Venice Port en encore qu'une portie euh Manja Join. Yes, ça se help help pour ou la En lande och det en Burkina Faso, kan du ha li poppörti ha li in sirlis multeri när li en tempo vi restis en Gaza? En Gaza en Bendo. Un ah, yes, est, oui, et donc il en, en Gaza, en Tiou Beno, qui euh, tire les travailleurs en chaos, euh, qui euh, a une dangerine, euh, momentone, euh, pro Israël Contre la, euh, euh, yes. ah, la euh, popolo, Je yes. euh, J'ai pas compris pourquoi le monde. Euh Ne voit pas ce problème des, des, des, des Palestiniens, non? Parce que chaque jour, il en visé, visé, non Des, oui. des oui. travailleurs. Et personne parle de cette chose, non? Euh, euh, J'ai vu qu'après deux semaines de visée de personnes, normalement, ils ont répondu avec un Kassam Rocket, non? Missile, oui. non? Cette chose, Était tout le monde, tous les journaux du monde. Tu peux lire que des, des agresseurs sont de Hamas, des Palestiniens, ils sont des terroristes. Yes, yes, yes. Mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes, ils veulent la paix. Yes, yes. Et mm -hmm. Gaza, le banc de Gaza est un grand, grand euh, prison. Elle avec 1,6 million de personnes en habitant. Les Clarigas qui Gaza gaz à qui carte, zéro, qui sont carte, zéro, kai qui est qui sont en carte, qui sont en carte, sont en il est en chaos facté l'enchasse roqueton au raqueton on dira a fait d'avoir ce d'avoir ce tout il encore pri la quion líderes v vivimoras líderes que la la journalistoi nur mensis la atacon per rocketon aja sau gai sed ne mensis la la similaire 6000 par D'où c'est Mynoin? Vitiris, tu as dit qu'on visait pendant combien de semaines? Il visait, il visait, ah, visait. deux semaines. D'où c'est Mynoin? D'où c'est Mynoin, il, il y, euh, c est visé? Il est similpaphiciline? C'est? Mmh. La journaliste' n'est parolistepritio. Vous est ce que tio tio Chocasline comprenezblé qui qui n'est tio vous c'est si, qui euh, la situation n'est normal mm. mm. le 1er de mai mm. euh, nous avons senti que ils sont entrés de, euh, tanks. Ah, des tanks tanks tanks c'est dit tanks mm -hmm. Et il a commencé de mm, mettre à feu mm -hmm. des, des, des choses de, que mm -hmm. les travailleurs ont, comme c'est dit, ah, oui, français, oui. incendié. Et, oui. et nous avons senti de cette chose, nous, nous avons dit, nous voulons voir cette chose, nous voulons peut-être filmer. C'était ouais, dangereux, normalement. Et nous avons, euh, nous, nous, Nous étions peut-être 100 mètres loin de ce tank. Et ils ont vu que nous voulons filmer ah, mmh. un sniper. Je peux dire sniper. Mmh. Mmh. Il a descendu, et il a pointé à nous. Ah, oui. et nous avons dit Oh, c'est trop risqué. Oui, nous devons aller, sortir. Peut-être après son maître, ils sont arrivés de Apache Helicopter. <rire> ouais, deux Apache hélicoptères, oh. ils ont visé derrière de nous pour son maître. De, de son maître. Ils veulent pas que quelqu'un filme cette chose. Euh, je n'ai pas compris pourquoi des tanks entre cette camp pour mettre à feu des choses que la personne euh, ce besoin pour manger. Exactement, le 1er de mai, le jour des travailleurs. Mm -hmm. C'est une provocation forte, ouais, ouais, ouais. énorme. Et personne n'a parlé de cette chose. Mm -hmm. il y dans la Uno des maillots si ce Tankoy en la toute agroupo Désiris pour montrer que yes Atenso contre les laboristes et en fait, tout venait du hélicoptère et en fait, il y sniper, on dirait, c'est la porte où ça existait Je lui ai dit « Opt-Pafilo »« Opt-Pafilo » Le professeur, en la libro ehm al alchio bosnio. Hm. Frila radiay elsendoy dumlan milito dumla milito en bosnio. Hm. Eh opt la opto estás ehm sistema, Optica, ah, yes. ah il oui. est ce est, -est au op couloir, ah, euh, mi ai euh, euh, ah au mm. oui oui, oui. ah oui, oui. c'est des fusils avec euh, voilà c'est fusils avec euh, visée laser c'est ça mm. d'accord ah, oui mm. j'étais pas sur le, le regardant mm. de, oui donc voilà Mais, mais, je veux dire, les, les Palestiniens, les Palestiniens ils, ils sont vraiment tranquilles. Ils, euh, il existe trois, mou, euh, trois mouvements euh, de résistance, euh, jeunes. Il existe des mouvements euh, de 15 mars, euh, et aussi un euh, mouvement de 6 juin. Et un autre groupe, il s'appelle euh, Gaibo, euh, que signifie Gaza Youth Breaks Out. En français, Gaza Youth Breaks Out. Des jeunes que breaks out. Breaks out. Ouais. Uh, I don't know what means breaks out. Euh, um, c'est les les jeunes de les jeunes de Gaza euh, font quelque chose qui casse dehors. Mmh. Ouais. <rire> Bel euh, libération. Oui, se, se libère, se ouais, libère. Ouais, ouais. euh, ouais. Mais c'est pas facile parce que il existe beaucoup de paranoïa. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens infiltrés dans, le, dans la bande de Gaza. Et les personnes, il n'ont pas de, beaucoup de confiance entre eux. Euh, je pouvais pas trouver un mouvement anarchiste, malheureusement. Peut-être il existe des... personne individuelle euh, qui fait des actions individuelles mais j'ai pas trouvé vraiment des anarchistes alors un, un mouvement un groupe anarchiste n'existe pas dans le bond de gaz peut-être West Bank je ne sais pas mm -hmm. il voilà, y, y a une facteur les les Caribes qui est assez ce ray mauvadoi qui ouvre Provence libérée qui est Younai Younai euh il y en a hypersonoi qui ouille yuno loi yuno qui ouille bah provace se mal patiller en et per forteaux yes Yes. Euh, Duncan, hein, Duncan, euh, Merci v pour, pour me l'écouter. finir euh, yes. On va bientôt finir hein, donc, euh, cette émission. On va entendre Jacques Ivar pour finir l'émission d'Espéranto. On donne rendez-vous, euh, voilà pour les auditeurs d'Espéranto, on leur donne rendez-vous et eh bien vendredi prochain à 17h30, euh, aux environs 2, parce qu'on a toujours, euh, avec la mi-jean que je salue, beaucoup de, de retard. Merci beaucoup. Duncan. Felin fratineto son supre vieto, un vivi en forasi. E' ami sen sorgo, nur amici morto, en lando alvi si Tra vuolo il per palo, Re min mi rilacciar Via oculo culo, rifira un brulo, prolum tra l'armor. Sole bello, cai brilla. Orda voluto, cai tranquilla. Tie sole bello, cai brilla. Orda voluto. C'è muro, brivigus polo de Dei aroi, en mia ciambro. Mixigius, odoroi, de rara e Allas vagaspir dell'ambro. Om nam en abundo, Speguloi, senfo. la bomba oriente solcia en al coro parolus sonoro nel padra pra lingvo dolcia iè sole pelo cai brilla ord voluto cai Frankville I sole bello I brill or volubb I drank Marvaghem mo, iloi, lahilo, deviai de al felis del mondo estremo, Cessuro su falo, vestigias al valo, alla tutta urba, al mondo. Vi accento cai oro, Hector mas è un glorio. Nevarma lontar la mondo. Dio, sole belo cai brilla. Ord voluto cai tranquillo. sole bello ca